Je regarde froidement la situation présente. Et je ne peux faire autrement que d'arriver à cette conclusion. Je suis toujours en vacances, puisque ce connard de Sinistros e n'est pas encore de retour. <rire> Mes trêves de plaisanterie. Ce soir, au Undead Incorporated Show réanimation, nous aurons le plaisir d'explorer à fond ensemble tout nouvel album de la formation montréalaise Cataclysm. Evans Venom, qui est disponible depuis aujourd'hui. Ce qui reste fort d'être encore une fois une tonne de briques sur vos têtes vides. <rire> et question de bien démarrer ce massacre. Quoi de mieux que du bon trash et d'être métal bien gras, finement arrosé de paroles malsaines et revenu dans des v i s c è r e s fraîchement recueillies et bien dégorgées. <rire>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 En collaboration avec Sifu, désire t'envoyer à Chicago au Rock'n'Roll Fantasy Camp pour pratiquer, enregistrer et performer avec de vrais rockstars. Pour t'inscrire au concours, visite le site des boutiques Detox au D-près d'union-tox.com. Qu'elle s'appelle Cocotte, Vieille Bagnole, Bazou, Taco, Minoune, votre vieille voiture peut terminer ses jours la tête haute et aider à sauver des vies. Ici Jacques Duval. Participez à la lutte contre les maladies rénales en donnant votre vieux véhicule à la Fondation canadienne du Rhin. Le remorquage est gratuit, vous recevrez un reçu d'impôt et votre t a u x sera entièrement r e c y c l é Faites don de votre vieux véhicule en appelant au 1-888-228-8673 et visitez reinquebec.ca. t v i v r e une belle expérience, connaître de nouveaux groupes, partager tes passions, et、eh、bien tu peux le faire. Écris un courriel à p r o g c f o u commercialuctr.ca. Nous sommes à la recherche de chroniqueurs et d'animateurs pour toutes sortes de nouveaux projets, que ce soit pour la rentrée, l'hiver ou même cet été. Écris à p r o g c f o u commercialuctr.ca ou visitecifou.ca. Pour connaître les palmarès complets de Sifou, les émissions spéciales à venir. Télécharger des entrevues, des chroniques ou encore connaître les spectacles à surveiller. s i f o u c a Pour inspirer ta liste d'albums à acheter ou à mettre sur ta liste de cadeaux. s i f o u c a Tout juste refait à neuf. Viens nous visiter. Archambault, au lieu de découvertes culturelles avec ses 15 magasins et son site archambault.ca.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 C'est fou. à l u q t R. t r a v a i l l e boss. T'as la v a i l l e b o s i s u a Je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de réanimation en ce 31 août de l'an de Disgrâce 2010. Je suis le Dr. Payne Pandragon et je suis avec vous jusqu'à 23 heures. Sorry for last week. Je suis désolé. J'ai été retenu à l'intérieur, à l'intérieur, oui, à l'intérieur de l'extérieur. Et je ne pouvais me présenter pour faire l'émission. Donc, je m'en excuse humblement et je tente de me reprendre tout aussi humblement ce soir.、Euh, je vais faire la nomenclature de ce long bloc de 25, pratiquement 26 minutes qu'on vient tout juste de terminer ensemble, qui était constitué des formations suivantes, soit Une demande pour Johan c l é m e n t The Side et la pièce In the Eyes of God que l'on retrouve sur Till Death Do Us Part. Dernière parution de cette formation Death Metal qui est parue en 2008 sur E-Rake, probablement le meilleur album de The Side. Juste auparavant, nous avions g o a t War et la pièce The All Destroying. On le retrouve aussi sur la dernière apparition de cette formation, l'album étant Carving the Eyes of God, qui est paru en 2009 sur Metal Blade. J'aime beaucoup、euh, ce que font Gold War maintenant. C'est un trash sans prétention, très efficace,、euh, très énergique et、euh, une bonne,、euh, je dois dire, une, une bonne euh, euh, comment on -on? production, voilà, généralement. Juste auparavant, u n un retour en force, euh, de 2009, p e s t e l e n c e pardon, et la pièce Hate Suicide, que l'on retrouve sur、euh, Résurrection Macabre, qui est parue f f e c t i v e m e n t en 2009 sur Mascot Record, Six Feet Under, et Chris Barnes. La pièce est en Zombie Executioner. Je suis contre le fait d'être un exécuteur de zombie, mais bon. Disons que la pièce étant excellente, j a i passé outre ce malaise, Pièce tirée de l'album Commandment qui est paru en 2007. Sur Metal Blade, des choses intéressantes et que Chris Barnes a exactement la même voix en entrevue que lorsqu'il chante. Mais non, c'est une blague. Obituary, la pièce List of Dead, pièce d'ouverture du très moyen album Darkest Day qui est paru l'an dernier sur Candlelight. Que dire de plus? Sacrifice, très bon album. The One I Condemn e e t la pièce Give Me Justice qui paraît en 2009 sur Marquee Record. Un retour en force, je dois dire, de Sacrifice, formation canadienne torontoise.、Euh, après plusieurs années d'inactivité, en fait, du moins d'inactivité studio, ils ont décidé de revenir en force, en force, en forme aussi, avec le line-up original. C'est une excellente nouvelle à moi qui suis amateur de ce old school, good old school trash metal. Um, et nous avons ouvert avec Soulfly et la très bonne pièce Rise of the Fallen que l'on retrouve sur le dernier album. Cette formation,、euh, particulière, dont le leader est、no、autre, nul autre que Max c a v a l e r a La pièce étant h o m e n pardon. L'album la étant h o m e n et la pièce Rise of the Fallen. C'est paré en 2010 sur Roadrunner. <coughs>、euh, généralement, j'ai un peu de difficulté avec、euh, Soulfly. <coughs> Comme j'avais, pardon, un petit peu de difficulté aussi avec, par moment, avec、euh, Sepultura. Mais, cet album-là m'a bien plu, et à la rigueur, il me réconcilie un peu avec le matériel de Max、Cavalera. c a v a l e r a C'est un bon album qui est beaucoup plus dans la lignée, je dirais, en fait, par moment, et par moment, assez souvent, un peu plus,、euh, trash, années 80, 90, relativement minimaliste. ça fait,、euh, ça fait un beau travail, là.、Euh, En bout de ligne, pièce après pièce, c'est un bon album, je vous le recommande.、Euh, côté trucs qui sont à la programmation de réanimation ce soir, ben, en fait, il y a,、euh, évidemment, et c'est une chose intéressante, je dois dire d'emblée, puisque ne pouvant avoir été présent la semaine dernière, et selon les informations officielles, Le nouvel album de la Cataclysm, Evans Venom, devait sortir mardi dernier, mais il a été reporté à cette semaine. Donc, je veux dire que le, je sais pas si c'est une question de hasard, mais ça fait bien les choses quand même, parce que ne pouvant faire l'émission la semaine dernière, je n'aurais pu présenter cet album. Ce que je peux faire ce soir, puisqu'il est sorti depuis aujourd'hui. Euh, donc, e f f e c t i v e m e n t il y a une partie d'émission, en fait, de 35 minutes 27 secondes pour être précis, qui va être consacrée au nouvel album de Cataclysm, cette formation,、euh, montréalaise, qui, je dois dire,、euh, fait partie des formations leaders dans le Death Trash Metal, et ce, quasiment mondialement, ils ont atteint une renommée assez importante au fil des derniers albums, des trois derniers albums principalement, suffisamment pour les propulser dans des, dans une sphère de, d'assez grande envergure au niveau du marché métal mondial et qui fait de Cataclysm maintenant, u、euh, n des noms qui vient en tête de liste de, de formations qui sont très reconnues. L'album Evans Venom est selon moi un album aussi bien que Prevail, aussi bien que In the Arms of Devastation, Euh, Shadows and Dust et compagnie. C'est un album qui est intelligent.、Euh, personnellement, j'aime beaucoup la façon dont Jean-François Dagenet apporte les riffs de guitare, apporte les structures musicales.、Euh, L'ensemble de la formation collabore énormément à ce qui est composition.、Euh, et je pense que Cataclysm a trouvé une recette qui est, malheureusement, je dois le dire, contrairement à certaines formations québécoises, beaucoup plus, <coughs> entre guillemets, Passe partout, s s e p a dans le sens non pas de l'émission pour enfants, mais bien d'une qualité qui permet de franchir différentes frontières et de se faire accepter et reconnaître au niveau de plusieurs euh, continents. Euh, ce qui devient relativement difficile de nos jours, puisqu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites au niveau de cette musique, il y a beaucoup de trucs qui ont été,、euh, que ce soit au niveau promotionnel ou autre, qui ont été faits. Et,、euh, les petits les petits aspects qui sont un p e u plus innovateurs ou pour le moins accrocheurs demeurent une quête、euh, relativement rare euh, pour euh, chaque production d a l b u m au niveau de chacun e des formations des artistes. Donc, je crois que Cataclysm cerne bien la chose en donnant un produit qui est relativement technique, mais qui permet à peu près à tous les amateurs de tous les types de n i v e a u de métal d'apprécier ce genre de musique. Et en plus de ça, ils le font professionnellement. Les productions sont souvent et pratiquement toujours excellentes.、Euh, côté présentation d'albums, pochettes, en tant que telles, que ce soit bouclettes et compagnie, c'est toujours intéressant. Et,、euh, finalement, je pense que leur album comporte suffisamment de matériel,、euh, production après production pour en donner pour l'argent du consommateur et de l'amateur. Donc, Evans Venom, selon moi, ne fait pas exception à la règle de ce que Cataclysm s'est prescrit depuis s je dirais, cinq, six dernières années, peut-être. Et nous allons entendre ensemble de façon non-stop les huit premières pièces sur onze, puisque l'édition avec un bonus track, e、euh, n en fait, initialement, il y a 10 pièces plus bonus track, donc ce qui fait 11 pièces totales. Nous allons entendre ensemble 8 pièces qui se seront dans l'ordre A Soul l e s s God,、uh, Determine Volves of Vengeance, Fate made of Shrapnel, Push the Venom, Hail the Renegade as the wall collapse, Numb and Intoxicated et at the edge of the world. Donc, c'est paru sur Nuclear Blast, ne faisant pas exception à leur étiquette, ils sont fidèles et vice versa. Donc,、euh, avant de De vous parler de Cataclysm, j'aimerais, de, de, vous faire entendre Cataclysm, plutôt. J'aimerais vous dire que, il y a une sortie d'album qui se fera,、euh, au mois d'octobre, qui pourrait être intéressante. En fait, il sera pour moi, qui sera peut-être pour bon nombre d'amateurs de métal. Il s'agit de Demo Borgir. Et l'album étant Abra à Dabra. Le 12 octobre est la sortie nord-américaine de ce nouvel album de cette formation,、euh, Black Metal Symphonique de Finlande. Et, juste une petite chose intéressante ici, c'est que Abra Adabra signifie, en fait, c'est une, une, une、euh, invocation, pour ainsi dire,、euh, une espèce de, de, parole magique, entre guillemets, qui a été,、euh, immortalisée et même écrite dans un des livres d e a l e i s t e r Crowley, qui est probablement l'un des sorciers les plus populaires,、euh, des derniers siècles, et qui signifie « je vais créer comme je parle ». Donc,、euh, c'est relativement inquiétant. D'autant plus qu'on sait qu'Alistair Crowley avait sauvé un parler, un langage qui était relativement épicé. Donc, euh, euh, vos amateurs d'Emma Borgir sort、euh, le nouvel album Abra Adabra le 12 octobre prochain. Mais tout de suite, concentrons-nous à, à Cataclysm. Je vous ferai peut-être une petite pause à mi-chemin entre les deux pour、euh, vous donner le temps d'apprécier pleinement ces pièces. Je vais peut-être même vous faire une petite chronique seulement à travers ça. Mais bref, tout de suite, A Soul Less God tiré de Evans Vietnam. So fucking no. Septembre 2010, le festival ultime de vélo de montagne. De plus, ce sera l'occasion de célébrer les 20 ans de vélo de montagne au Mont-Sainte-Anne, l'une des destinations f a v o r i s de plusieurs coureurs. Au programme, compétition de calibre international, descente, cross-country, four-cross, trial, course amateur, plusieurs activités dont e n t r e a u t r e s les spectacles de Pennywise et Girl Talk. Visitez le mont-Sainte-Anne2010.com pour plus d'informations sur les championnats. Le v é l i r i u m au Mont-Sainte-Anne du 14 août au 5 septembre. Vraiment vous r a i m e n t v envoyez en l'air? Venez vivre une expérience personnalisée avec une équipe dynamique et avide d'émotions fortes. Parachutisme Adrénaline, situé à l'aéroport de Trois-Rivières, vous permettra de faire le grand saut. On vous attend au www.paradrénaline.ca. Pour plus d'informations, 1 8 7 7 parachute.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 Archambault, a u lieu de découverte s culturelle s avec ses 15 magasins et son site archambault.ca. Visitez notre magasin au 2940 Boulevard des r é c o l l e t s et découvrez-y musique, lecture, vidéo, jeux vidéo, instruments, partitions, jeux, jouets et articles cadeaux. De plus, sur présentation de votre carte étudiante, profitez d'un rabais de 15 sur les livres à prix réguliers. Surveillez chaque semaine les prix imbattables sur les nouveautés lecture et profitez du mardi au jeudi des prix choc sur les nouveautés musique et vidéo. Archambault et archambault.ca, la culture du divertissement. Après plusieurs franchises à Québec, nouvellement implantées à Trois-Rivières, situées au 48-25 boulevard des Forges, à côté des rivières, Yuzu Sushi vous en mettra plein la vue avec un choix de sushis des plus complets ainsi qu'une sélection de boissons alcoolisées. Des sushis seulement à un d Oui, l l a r o oui, seulement à un dollar. Présentation de la carte étudiante tous les jours de la semaine. Enfin, des sushis à un prix abordable. Yuzu Sushi, situé au 48-25 boulevard des Forges, venez goûter et apprécier la qualité. Yuzu Sushi. 89 ans, la seule radio musicale. Vous venez d'entendre en fait 80, au moins 85% du dernier album Evans Venom. J'espère que ça vous aura donné un excellent aperçu de la qualité de cet album, mais qui plus est, le goût d'aller vous le procurer, bien sûr. En fait,、euh, je veux vous nommer ce qu'on a entendu comme pièce. À l'instant, on vient d'entendre At the Edge of the World. Juste auparavant, nous avions Nob and Intoxicated. Euh, précédemment, As the Wall Collapsed, Hail the Renegade. Juste avant la pause publicitaire, nous avions Push the Venom, une excellente pièce. Fate made of shrapnel, Determine w o l v e s of Vengeance. Et nous avions ouvert le tout avec Soul as God, pardon, qui est la pièce d'ouverture de cet album, e v a n s Venom, qui est paru aujourd'hui même sur l'étiquette Nuclear Blast. Donc, euh, euh, que dire de plus que c'est un bon album? Et que ça vous le prend. Voilà tout. Maintenant, je vous parle quelque peu de cinéma parce qu'il y a des trucs assez intéressants qui sont présentement sur grand écran et qui s'en viennent aussi.、Euh, il y a présentement,、euh, depuis le 27 août, soit vendredi dernier, dans les cinémas The Last Exorcism.、Euh, je n'ai pas vu le film. J'ai vu évidemment les previews, comme probablement plusieurs d'entre vous. Et je dois avouer. Que ce genre de film a toujours un petit quelque chose de plus dérangeant au niveau des films d'horreur que, que ce soit les films de, de, de, de, de serial killer, slasher,、euh, qui sont très répétitifs, à ma foi, et voire très ennuyants.、Euh, les films qui parlent d'hantise, d'exorcisme et de trucs comme ça ont toujours quelque chose qui est、euh, très. Euh, très prisé pour une simple et unique raison, c'est qu'il pique la curiosité du fait que, est-ce que ces événements sont réels? Est-ce qu'ils peuvent arriver ou non? Et ça, c'est, c'est, t r è s teaser, c'est très vendeur de se demander si une histoire est vraiment réelle, c'est、si、les tirer de faits vécus. Bref,、euh, The Last Exorcism, c'est, c'est l'histoire d'un, brièvement, c'est l'histoire d'un,、euh, d'un, je dirais pas un preacher, mais bien un homme d'église, si on veut, peu importe la religion à laquelle il est attaché,、euh, qui est un spécialiste des exorcismes et qui se fait demander de pratiquer un exorcisme sur une jeune fille, mais de se faire filmer aussi.、Euh, ça va à la mi-chemin, d'après ce que j'ai pu voir à l'occasion, vers un peu le, le, le côté, euh, documentaire, euh, très romancé, évidemment. Mais,、euh, les scènes qu'on a, que j'ai pu voir sont, sont assez intéressantes, je dois dire.、Euh, autre film d'horreur qui sort le 10 septembre prochain, c'est,、euh, c'est le, en fait, c'est le dernier volet qui m'enseigne Mila Jovovich d e Resident Evil, par la Resident Evil Afterlife, mais bien entendu, 3D. q u e s t c dire de plus? On peut pas se passer à côté d'avoir des, des nouveautés cinématographiques qui sortent en 3D. La mode est au 3D et je dois dire que généralement, si c'est bien fait, c'est assez intéressant. Resident Evil, moi, personnellement, j'aime beaucoup les,、euh, j'aime beaucoup les parutions qu'il y a eu. C'est un peu répétitif. Par moments, c'est un petit peu baboche. Mais,、euh, c'est, c'est divertissant. C'est, c'est, c'est cool, les films de zombies comme ça.、Euh, surtout que ça va, ça va toujours plus mal. Euh, au niveau de, de, de ce qui se passe sur la Terre avec Umbrella Corporation,、euh, c'est de mal à un pis et c'est,、euh, euh, disons que je préfère de loin mon petit caveau bien humide avec quelques cadavres plutôt que d'avoir、euh, à subir ce que cette pauvre Mila, Alice, en fait, doit subir. Bref,、euh, Resident Evil Afterlife 3D, ça sort au grand écran le 10 septembre prochain.、Euh, autre chose, Possiblement intéressante, et je mets une bémol au mot possiblement parce que il s'agit d'une suite.、Euh, oui, vous allez dire, ben, je viens de dire Resident Evil, c'est intéressant, c'est 4 suites, 5 en comptant l'animation.、Euh, oui, je suis d'accord. C'est une franchise, c'est une franchise qui est partie d'un jeu vidéo, ils l'ont bien adapté. Généralement, les suites de films qui ont été successfully e s Euh, applaudi par,、euh, le public. Toujours dangereux de faire une suite. Bref, je parle ici de Paranormal Activity 2. Le premier est, selon moi, un des excellents films, puis j'appelais ça un film d'horreur, mais excellent film de paranormal. Un des meilleurs qui est paru, ma foi, depuis l'histoire du cinéma, je dois dire, et probablement depuis、euh, un certain nombre d'années. Euh, c'est un film qui est très, ben, je vous en avais parlé il y a un certain nombre de semaines, voire deux mois.、Un、film qui est tourné comme un documentaire,、euh, caméra statique,、euh, parfois à l'épaule, qui raconte,、euh, les expériences troublantes d'un jeune couple qui emménage dans une n o u v e l l e maison. On parle pas ici de vieille s maison s hantée, s mais bien une nouvelle maison.、Euh, récente pour le moins. Et qui sont, h、euh, a r c e l é s voire agressés par,、euh, une entité démoniaque. Le film est très subjectif tout au long.、Euh, c'est l'ambiance qu'on a réussi à y faire régner est vraiment bonne, voire lourde. Ici, on fait un deuxième. Je suis allé voir le trailer et, bon. C'est dur de se faire une idée, l e vite comme ça. J'ai l'impression que oui, ça pourrait être intéressant. Euh, jusqu'à quel point, je ne sais pas, parce que le trailer dévoile pas grand chose. Ça ressemble sensiblement à ce qui a pu être vu dans le premier volet.、Euh, on parle d'une sortie pour le 22 octobre prochain. il、euh, y a un site officiel qui présente simplement、euh, le trailer. C'est、euh, paranormalmovies.com.、Euh, Paran Paranormal Activity 2. e u c'est le trailer. Le trailer est bien, mais il ne dévoile pas grand chose. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a rien à dévoiler ou parce qu'on nous réserve le meilleur pour le film, si s t a s s o u h a i t é Bref, ceci étant dit, côté cinéma, c'est pas mal ce qui se passe présentement. Il y a quelques trucs qui s'en viennent, qui sont à sortir.、Euh, euh, Baf, je dirais. Hostile Tree, est-ce nécessaire? Le premier était correct, le deuxième était ordinaire, et le troisième sera probablement plate. u、euh, n Scream 4. Ça, c'est vraiment pas nécessaire. Pourquoi gaspiller de l'argent à faire un film comme ça? Gardez cet argent-là, mettez-le au frais, et quand vous aurez une bonne idée, servez-vous-en.、Euh, vous allez avoir le Final Destination 5. C'est cool, ces films-là. Encore ici, c'est divertissant. Le dernier de Desti Final Destination, je crois. Était, ben, en fait, ils sont relativement gars, ces films-là. C'est ce qui leur donne un peu d'aspect intéressant parce que c'est relativement violent. Donc, peut-être que le trois, le cinquième sera bien. Chose qui est triste, par contre, je dois dire, c'est qu'on va sortir un nouveau chapitre de Hellraiser. Moi, je suis un fan de Hellraiser depuis 1985, depuis l'apparition du premier.、Euh, il s'est sorti des trucs assez poches, je dois dire, au niveau d'Hellraiser. e Les derniers volets étaient assez tirés par les cheveux et la sauce était effectivement aussi très étirée. Par contre, les trois, quatre premiers volets sont assez intéressants. Ici, e l r a i s e r Revelation ne mettra pas en vedette Doug Bradley, qui est le légendaire Pinhead. En fait, ce qui nous rattachait d'intéressant à tous les volets d e l r a i s e r c'était le jeu de Doug Bradley et Pinhead. Bon, est-ce que, j'imagine que Pinhead va apparaître, le personnage, mais interprété par qui?、Pff! Je sais pas. Quand on parle des films comme Friday the 13, ou qu'on parle des Halloween, y a aucun problème à ce que ce ne soit pas le même acteur qui i n t e r p r è t e soit Jason ou Michael Myers. Ils ont un putain de masque. On en a rien à foutre. Mais, le personnage de Pened, malgré qu'il a la tête complètement cloutée, son visage et toute son expression, c'est ce qui fait la terreur du film. Maintenant, si on se ramasse avec un autre jeune premier, Insignifiant, qui va jouer p i n h e a d ben, bon, je suis pas sûr. Mais, de toute façon. El r a s o r Revelation, je crois que la date de sortie est seulement pour le 2011, et puis, il n'y a pas encore de date vraiment d a r r ê t e e temps d ê é p e n s é Ça, c'était dit pour le cinéma. Maintenant, côté musique. Ah, ben, il faut que je parle aussi, évidemment, de spectacle à venir, parce que jeudi 16 septembre, Rock a f e l l i a t e Stage 3 via e Metal présente Beneath the Massacre, Death of Hatred, Immersed et White, Whitehall m i s s o u r i C'est au r o c a f é l e Stage, jeudi le 16 septembre. Les détails sont à venir. Ce sera pour tous, pour le moins. Troisième、euh, v Metal présente toujours au r o c a f é l e Stage, vendredi 1er octobre, Cryptic c a l l i n g And Is Near Discord, une formation d e Moncton, New Brunswick, et à l'aise. <coughs> détails à venir encore, mais ce sera pour tous. Pour le 1er octobre, Troy VR Metal Fest présente ce le vendredi 15 octobre et le samedi 16 octobre à la bâtisse industrielle, septième édition, son dixième anniversaire, qui mettra en vedette le vendredi 15, Unfallen, Strig Empire, Divinity, The Calgary, Blind Witness, Misery Index, formation de Made in USA, Wanong Serge Anonymous et The Spies Icon. Et tant qu'au,、euh, samedi, Uh, Superhero Enlightenment, Orphiction, Revocation, Formation Américaine, Blackguard, Nerexis, m a r t y r tous et chacun seront contents de revoir, et Calibre Corpse. Donc,、euh, le prix des billets est de 35 unitairement, soit pour le vendredi et pour le samedi, même chose, mais il y a un passeport deux soirs au coût de 60 c'est-à-dire que ça vous fait une économie de 10 et qui sont en vente. Donc, je vous invite à aller sur le site de t r o i s v i r s m e t a l c o m pour aller voir la section info, achat, billets. Et il y aura des aftershows, c'est-à-dire que le、euh, vendredi, l'aftershow sera un hommage à I'm on I'm art et c'est、euh, au r o c a f é l e s t a g e Et tant qu'au samedi, ce sera e x u l t et Messrin. Donc, ceci étant dit, je vous invite maintenant. continue en musique avec une demande pour M. John Supper, une pièce de Misery Love Co., formation suédoise, et la pièce étant A Million Lies, que l'on retrouve sur Not Like Them, parue en 1997. Bande de cons. Voici Go! La formation britannique Biomechanical et la pièce Assalter u que l'on retrouve、euh, sur l'album The Empires of the World qui est paru en 2006. Je trouve cette formation très originale.、Euh, un heureux mélange de, de Rob Alford, mais dans des bonnes années. <rire> toujours référence à Alford.、Euh, sur l'acide, probablement même avec.、Euh D'autres substances qui lui sont rentrées par certains érophyses qui sont probablement pas les bons endroits.、Euh, accompagné d'un ban,、euh, je dirais、euh, un mélange entre, par moment, entre mes h u g a r entre euh, des sides, entre、euh, testament. C'est assez bizarre comme melting pot, mais je trouve que ça donne un résultat super bon. Euh, donc, juste auparavant, nous avions s t r a p p i n g on Lad, formation canadienne, qui n'existe plus.、Et、la pièce You Suck. On la retrouve sur、The、New Black, qui est parée n 2006 également, sur、euh, l'étiquette e r a d e Juste auparavant, la formation Suisse Fromage, non, <rire> Samael et Rain of Light. Qui est la pièce éponyme de l'album du même nom de 2004, déjà 2004.、Euh, J'ai l'impression que c'est il y a deux ans que cet a l b u m est paru, mais c'est plus que ça, en fait, c'est pratiquement six ans.、Euh, qui apparaissait sur Regain Record et un ouvert avec une demande pour John Supper Misery Love Co., formation suédoise. Et la pièce A Million Lies que l'on retrouve sur Not Like Them, qui est parue en 1997, donc on peut compter comme 13 ans, à peu près bien fait. l é t a n t E-Rake pour les amateurs de Metalcore, 8 breeds e r o n t au Club Soda、euh, jeudi 9 septembre prochain. Donc、euh, c'est jeudi proche, pas, pas jeudi qui, cette semaine, mais l'autre, en c o m p a g n i de e m u r e Dead and Divine, Straight Line Stitch et Batize Blood.、Ah, tiens, il était au a v e MTL. J'ai pas aimé ça. Bon. Euh, c'est à 19 heures, u h au Capsoda, jeudi le 9. Il en coûtera 22 et 15 et 26, 58 plus taxes pour y assister. C'est pour tous. Les billets sont disponibles via Ticket Pro. Pour les amateurs de,、euh, Metal Progressif Catatonia ils seront au Petit Campus, le dimanche le 12 septembre prochain d è s 20 heures en compagnie de Swallow the Sun et Orphan Land. Il en coûtera 20 dollars et 25 dollars taxes incluses pour y assister. Euh, via admission, formation, c a m e l o t au club soda, le samedi 18 septembre. Moi, je vais pas là. Emulation, c'est pas mauvais, mais bah, c'est un peu vide comme Bandit Metal, mais bon. Emulation, c'est un vieux de la vieille. C'est autant d'aller voir en compagnie de Vader, qui sera sûrement très bon. Abigail Williams, Icarus Nocturne et Pathology, c'est aux p o n d s électriques. Dimanche, le 3 octobre, à 19h, il en coûtera 20 dollars et 25 dollars pour y assister. Taxe incluse via admission de Black Dahlia Murder, Gold War, qu'on a entendu ce soir. Arctate et,、euh, groupe invité, lundi 4 octobre, au petit campus,、euh, Black Label Society. Ça, là, j'ai ben de la misère avec ça, moi. J'ai ben de la misère avec Zach White, t u c o u p Bref. Pour les amateurs de... Je peux même pas qualifier ce que c'est. Je ne peux même pas dire que c'est du métal. Je ne peux pas dire que c'est du hard rock. Je ne sais pas. Moi, je n'aime pas ça. Ce n'est pas grave. Vous avez le droit d'aimer ça. Black Label Society a été a c c o m p a g n é de Children of Bottom, Clutch et Two Cents. C'est au Metropolis, jeudi le 14 octobre prochain, d è à 19h30. C'est 43,50 et 47 taxes incluses. Pour obtenir les billets, c'est via Ticket Pro. On peut continuer de même, parce qu'on est rendu encore au mois d'octobre. Guard, le 17 octobre. Suffocation, le 18 octobre. f a u、euh, x f a u x n électrique. Nevermore. Rockmaster,、euh, je pense qu'il a passé des pièces du de dernier Nevermore.、Euh, son retour devrait être passé, si je ne m'abuse. Je ne suis plus certain. Behemoth, malheureusement, Behemoth pour le 4 novembre, c'est cancellé. Donc, se vire des billets, bien remboursement au point d'achat. Ça, c'est poche. Il y a p i c a qui s en vie au mois de novembre,、uh, Forbidden au mois de novembre. Bon, là, ça va commencer de pas mal trop loin pour moi. On va se quitter sur une dernière pièce. Ça, qui est une pièce de Mnemic. La pièce é t a n t Liquid, qui est tirée de l'album Mechanical Spin Phenomena, qui est paru en 2003. C'est un, c'est une bonne, selon moi, c'est une bonne fré, ma séquence de Mnemic. Aujourd'hui, je trouve que c'est un petit peu moins intéressant. Mais à cette époque-là, je trouvais que c'était quand même assez bien. j e ne peu x plus,、euh, je dirais,、euh, je dirais pas. accessible, mais,、euh, c'est un métal un petit peu plus,、euh, u n peu moins dérangeant, disons, ça ainsi. Un petit peu moins dérangeant, mnémique, mais quand même intéressant, surtout à cette époque-là. Donc, on s'était, l'équipe avec Liquid, la semaine prochaine, pas, pas vraiment spécial de prévu. J'ai aucune idée, peut-être que Sinistro sera là la semaine prochaine, c'est possible. j'ai pas vraiment eu de confirmation de son retour, mais j'imagine qu'il va le faire un jour ou l'autre. Et si c'est pas le cas, bon, on s'amusera avec, avec ce qu'on a. C'est-à-dire, pas grand-chose. C'est une blague. À la semaine prochaine, allez tous vous faire foutre. Haha, bande d'enfoirés. Go!